La pendule fait tic tac tic tic, les oiseaux du lac pic pac pic pic, glou glou glou font tous les dindons et la jolie cloche ding ding dont mais boom quand notre cœur fait boom tout avec lui dit boom et c'est l'amour qui s'éveille. Boom, il chante loving boom au rythme de ce boom qui redit boom à l'oreille a changé depuis hier et la rue a des yeux qui regardent aux fenêtres y'a du lilas et y a des mains tendues sur la mer le soleil va paraître boum, boum. l'astre du jour fait boum tout avec lui dit boum quand notre coeur fait boum boum le vent dans les bois fait ouh la bichose à bois fait mh la vaisselle cassée fait fric fric frac et les pieds mouillés font flic flic flac mais boum Quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum, l'oiseau dit boum, c'est l'orage. Boum, l'éclair qui lui fait boum, et le bon Dieu dit boum, dans son fauteuil de nuage. Car mon amour est plus vif que l'éclair, plus léger qu'un oiseau, qu'une abeille. Et s'il fait boum, s'il se met en colère, il entraîne avec lui des merveilles. Boum. Le monde entier fait boum Tout avec lui dit boum Quand notre coeur fait boum boum We'll be Thank you. Rapid Express train bound for Motohashi Chukaigai. The next station is.